Salut Nicolas, ça va bien au bureau Tu as l'air crevé. Salut Françoise. En ce moment, c'est la folie au bureau. Nous sommes débordés de travail. Plus qu'en temps normal Beaucoup plus Tu peux me croire. Et quelle est la cause de ce surcroît de travail, Nicolas? Eh bien, il y a eu des changements au système de gestion des dépenses et… Euh... Et ces changements ont causé une réaction en chaîne, c'est ça? Tout à fait ça. À la suite de ces changements, nous avons dû non seulement réviser le processus d'approbation des projets d'investissement, mais aussi mettre à jour les documents du ministère. Oh là là, c'est beaucoup de travail. À qui le dis-tu, Françoise? Bon courage, Nicolas. Ne te tue pas à la tâche.